Book 2 37า7สิเดทรนทาง en ะหว่างเดินทางเขาขับรถจักรยานยนต์ เขาขี่จักรยานเขาเดินเขาไปโดยเรือใหญ่เขา e t t e ยเขาเดิน il ร a à pied il ่ a à pied เขาไปโดยเรอใหญ่ il va en bateau il va en bateau. Il va en barque. Il va en barque. Il nage. Il nage. Est-ce que c'est dangereux ici? Est-ce que c'est dangereux ici? Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'auto-stop? Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'auto-stop? Màn an toàn hay mày kha, tha ởm a đờn lên tòn tràng k ืน Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? Bao long t a Nous nous sommes trompés de chemin. Nous nous sommes trompés de chemin. เรามาผิดทาง Nous sommes sur le mauvais chemin. Nous sommes sur le mauvais chemin. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Nous devons faire demi-tour. Nous devons faire demi-tour. จอดรถได้ที่ไหนคะ Où peut-on se garer? Où peut-on se garer? Y a-t-il un parking ici? Y a-t-il un parking ici? Thi n i je t rodé nan theil ca? Combien de temps peut-on se garer ici? Combien de temps peut-on se garer ici? Faites-vous du ski? Faites-vous du ski? Vous allez monter en téléski? Est-ce que tu montes avec le téléski? Est-ce que tu montes avec le téléski? Est-ce qu'on peut louer des skis ici? Est-ce qu'on peut louer des skis ici?